Sur la porte de mes nuits blanches Il y a écrit Ne pas déranger, interdit d'entrer Dans mes samedis soirs de fièvre, sans rouge à lèvres Moi, je m'endors, avec mon corps climatisé Caviar d'Iran et jus d'orange Parfum Guerlain et Michel-Ange Tout se mélange La seule étoile qui me rend speed, c'est le flash De ton polaroid, renard bleu, étoile de jean, j'écris, je t'aime à la machine. Vie privée, laissez-moi dans ma vie privée, sauvez la sève, suivez. Vie privée, vie privée. ligne en tour d'ivoire mon téléphone et ta mémoire mon bain de mousse aux éclabousses et dans ma trousse de maquillage j'ai du bronzage pour mes voyages pas besoin de paris dakar pour faire des chocs à mon histoire et pour faire chic dans les snack bars j'ai rendez vous sur la moquette avec mon blouse Et mes cassettes J'ai un scrabble au fond de la tête Et je t'écris je t'aime Avec des allumettes Laissez-moi Chcę